L'érisipel est une infection de la peau suite à une bactérie qui pénètre la membrane cutanée d'un individu, comme l'indique Dr. Eli Mupera, dermatologue. La lésièvre est due à des bactéries communément appelées des streptocoques. Il réalise une dermo-hypodermite. Quand on parle de dermo-hypodermite, c'est une inflammation de la peau et des structures sous-jacentes et qui deviennent inflammatoires. Très souvent localisées au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes et au niveau du visage. Ce dermatologue dit que cette maladie se caractérise par un gonflement de la jambe et une fièvre. La maladie va se reconnaître par Une tuméfaction, c'est une jambe qui est tuméfiée. Ça augmente de taille par rapport au membre contrôlé C'est chaud quand vous touchez, vous sentez qu'il y a de la chaleur et c'est très douloureux. Et dès que vous voyez, il y a une inflammation, c'est ce qu'on appelle une rougeur qui n'est pas très visible sur les sujets à peau noire, mais pour les noirs qui ont un teint clair, c'est une rougeur qui est très visible. Il y a d'autres parties qui sont sensibles à cette maladie, comme le précise le dermatologue Elie Moupeda. La bactérie peut passer dans le sang et il y a des structures de l'organisme qui sont beaucoup plus sensibles que les autres, notamment le cerveau. Vous comprendrez, dès qu'il y a une situation de septicémie, c'est-à-dire une généralisation des bactéries dans l'ensemble de l'organisme, le sujet va sombrer facilement dans le coma. L'autre situation, les organes qui sont les plus souvent atteints, c'est essentiellement le rein. Ce docteur explique que des ganglions s'observent chez le malade des récipels. Ceci s'accompagne des ganglions au niveau de l'aine ou alors au niveau du cou, quand la localisation est au niveau facial. Et ceci survient dans un contexte d'altération de l'état général. C'est une personne qui est très fatiguée, qui a une fièvre. Permanente, quand bien même vous donnez des antipyrétiques, ça n'arrive pas à régler le problème. C'est une personne qui se sent fatiguée, qui n'a pas d'appétit. Docteur Eri fait savoir qu'il y a des facteurs favorisant la maladie d'Erizipel. Pour avoir un Erizipel, il faut qu'il y ait une maladie qui se complique. Entre autres, ça, ça peut être ce qu'on appelle les intertrigos, interorteils ou pieds d'athlète, ou alors d'autres maladies telles que les maladies allergiques comme les eczémas... Euh, la gale, ce sont des maladies qui en principe fragilisent la peau et qui deviennent de surcroît des portes d'entrée faciles aux différents germes qui sont responsables de C'est une maladie qui pourrait toucher toutes les catégories de gens, mais compte tenu des facteurs favorisants, des facteurs épidémiologiques, c'est une maladie qui s'observe essentiellement chez l'adulte notamment parce qu'elle vient se greffer sur d'autres maladies notamment et les mycoses qu'elle rencontre essentiellement chez les sujets adultes. Docteur Erim Opera, dermatologue, dit que si cette maladie n'est pas bien traitée, elle peut causer la mort du sujet. C'est ce qu'on va vous parler dans la prochaine chronique santé.